Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant est compatissant dans ses serviteurs, et il est plus miséricordieux envers eux que leur mère, et il les a donnés et ne les accélère pas avec punition.